Unité 1, demandez des articles. 1, à la boulangerie-pâtisserie. Madame, bonjour madame. Je voudrais un croissant au beurre, deux pains au chocolat et une brioche au sucre, s'il vous plaît. Oui madame, et avec ceci euh, Je vais prendre aussi une tarte pour six personnes. Qu'est-ce que vous préférez comme tarte Nous avons des tartes aux pommes, aux fraises, au citron. Une belle tarte aux fraises, c'est très bien